Mireille Kanyang. Dimanche 3 juillet, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Un premier centre de fertilité va voir le jour au Burundi, ainsi qu'une réglementation de l'assistance médicale, une nouveauté analysée en Conseil des ministres de mercredi. En Provence, les chauffeurs disent travailler à perte depuis le déménagement du parking du marché Côté-Bouvert à le marché de N'Gagara, la chronique nutrition de ce dimanche, nous parle des vertus du gingembre. La mise en onde de cette édition est assurée par Alphonse Koubguimana. Rebonjour oh, et bienvenue. La radio de l'avenir en page politique, le gouvernement du Burundi compte mettre en place des centres de fertilité une réglementation régissant les pratiques liées à l'assistance médicale. Ceci a été analysé en Conseil des ministres, tenu mercredi avant d'être ramené au Conseil des ministres. Il était suggéré que ce projet de loi portant réglementation de la procréation médicale assistée au Burundi doit d'abord être soumis au comité d'éthique pour avis à suivre uh, pierre Hargouami est secrétaire général et porte-parole du gouvernement dans cet extrait du compte rendu du Conseil des ministres. Le gouvernement du Burundi a constaté que l'infertilité s'érige en un réel problème de santé publique si rien n'est fait dans l'immédiat. Ce problème de santé publique est aggravé par une stigmatisation sociale qui a des effets graves sur le bien-être mental et social des couples. Pour faire face à ce problème et compte tenu de l'évolution des technologies utilisées en assistance médicale à la procréation, Il s'avère nécessaire de mettre en place des centres de fertilité et une réglementation régissant les pratiques liées à l'assistance médicale, à la procréation, d'où la proposition du présent projet de loi. Après échange et débat, le Conseil des ministres a reconnu l'importance de cette réglementation car il s'agit d'un domaine nouveau au Burundi. Il a formulé les observations suivantes. La matière n'est pas du domaine de la loi. Compte tenu de l'importance du domaine à réglementer qui touche la vie humaine, il faut soumettre le projet au comité d'éthique pour avis. Il est nécessaire d'effectuer un sondage pour recueillir l'opinion de la population sur ce système de procréation. Le projet sera ramené en Conseil des ministres. Poursuivons cette édition 30. Chauffeurs euh, euh, opérant, opérant sur le tronçon bujumbura bubanza ont déjà perdu leur travail depuis que le parking situé près du marché de Kotebo a été déplacé vers le quartier Ngagara Ils disent que le travail va ralentir. Euh, ces chauffeurs demandent que leur parking soit retourné au marché de Cotebois. Les précisions de Spescaritas Caritas Ces chauffeurs œuvrant sur l'axe Bujumbura-Bubanza disent que les clients ont sensiblement diminué. Depuis que leur parking a été déplacé vers Ngagara, les clients arrivent à Contegout et n'ont même pas de déplacement pour y arriver comme les bus, les vélos, les tuk-tuk ou les motos. Ces chauffeurs indiquent qu'ils passent des journées entières à attendre des clients et font au maximum deux tours Bujumbura-Bubanza. Alors qu'auparavant, quand le parking était encore au marché de Cotebou, il pouvait bien travailler et jusqu'à 6 tours. Quand ils quittent cet endroit pour aller chercher des clients sur la RNNF, l'axe Bujumbura-Bobanza, dans la localité communément appelée main-d'œuvre, ils sont punis et sanctionnés d'une amende de 50 000 francs burundais, comme le déplore Jean-Marie Gahungu, représentant de l'association de ces chauffeurs et responsable des parkings dans Gagara et Mousseini. Ils demandent que ce parking dans Gagara retourne au marché de Kotebu. Afin que le travail puisse bien continuer et déplore le fait que 30 chauffeurs sont déjà au chômage, les propriétaires des véhicules les ont retirés pour les mettre dans d'autres localités où il y a plus de versements. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel À 13h pile dans le studio de la radio Sanganilo, poursuivons cette édition par cette page environnement. L'association Ensemble pour la protection de l'environnement plaide pour la mise en pratique du code du forestier prévoyant l'instauration du Fonds national forestier. Ceci a été dit par le président représentant l'égal de cette association. Innocent Vanuguan Zigo s'exprimait en conférence de presse jeudi il a demandé au gouvernement l'intégration de toutes les parties prenantes du domaine de l'environnement sur ces problèmes, sur les problèmes de changement climatique suivants. Le premier thème était la déforestation qui a aujourd'hui le couvert forestier. Cela a été choisi parce qu'on a constaté que selon les études qui ont été menées, que le couvert forestier qui était estimé à peu près à 162. 1000 hectares aujourd'hui est en péri jusqu'à un niveau où on a constaté que le niveau de reforestation arrive à 7% contre 9% le niveau de déforestation. C'est-à-dire aujourd'hui nous consommons ce que nous n'avons pas. Cela est causé par le code déforestier de 2016. En ces articles 176, 177 et 178, qui prévoient la mise en place du Fonds national forestier et les textes d'application de ce code qui, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas encore mis en place. Et aussi, nous voulons que ce code des forestiers soit traduit en Kirundi, comme le stipule la Constitution de la République du Burundi en son article 5, et parce que les intervenants dans ce secteur découvert les forestier, la plupart, utilise la langue nationale et ce code reste en français et nous avons trouvé que c'est un grand défi pour eux Les intervenants dans son domaine d'utiliser ce code en français sans traduire en langue nationale. Le deuxième thème concerne l'inclusivité de toutes les parties prenantes sur les questions en rapport avec le changement climatique. Et ce thème est déduit de cette politique-là du changement climatique qui est la CDN. Alors, avec l'évaluation de la première génération, nous avons constaté que le taux de réalisation arrive à 40% et on a expliqué que les raisons comme le manque d'inclusivité de toutes les parties prenantes qui devraient bien sûr de participer à la mise en œuvre et rassembler dans ce document. Alors, comme nous sommes dans la deuxième génération, nous voyons que les raisons qui ont poussé, je dirais, l'échec de la première génération ne sont pas bien sûr tenues en compte dans la deuxième génération. Place à la chronique nutrition de ce dimanche. Le gingembre est un aliment riche en différentes vertus bénéfiques à la santé humaine, dont les sels minéraux. Jean-Paul Wineza, chercheur nutritionniste, explique que le gingembre contribue à la défense du corps contre les radicaux libres. Selon lui, une bonne consommation exige de ne pas dépasser 500 mg par jour. C'est une plante à tubercule, explique Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, qui ajoute que le gingembre est utilisé dans la médecine traditionnelle. Le gingembre, c'est une plante de la famille de gingembre dont on utilise l'horizome en cuisine et en médecine traditionnelle. Ce chercheur signale que le gingembre est riche en différents nutriments, dont les sels et les vitamines. Le gingembre renferme beaucoup de nutriments qui sont très utiles à notre organisme. Le gingembre est riche en minéraux. Le gingembre est riche en manganèse, phosphore, magnésium et en calcium. Le sodium est aussi le fer. Il contient également des vitamines, des vitamines du groupe B1, B3, B1 et B2. En plus faible quantité, en fait ces vitamines ne sont pas dans le gingembre en grande quantité. Le gingembre frais contient en plus de la vitamine C. Il y a également du cuivre dans le gingembre, surtout dans le gingembre écrit. Cet élément est nécessaire à la formation dans l'organisme surtout dans l'hémoglobine et du collagène les protéines servant à la structure et à la réparation des tissus. Le gingembre compte non moins de 40 composés antioxydants avec le curcuma, le menthe, le coriandre. Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, confirme que le gingembre est guéri et prévient différentes maladies, dont l'hypertension. Le gingembre est composé aussi de gingérol, qui est un élément très utile pour les maladies du cœur. Le gingembre est utilisé aussi dans de nombreux camps. Ça peut corriger beaucoup de problèmes qui peuvent être mauvais à notre santé. Le gingembre favorise la digestion, limite les nausées et Le vomissement. Le gingembre est un produit très puissant en anti-inflammatoire. Le gingembre réduit les sensations de fatigue. Si vous avez des problèmes de sommeil, découvrez sans tarder les astuces du gingembre naturel pour votre problème. Le gingembre est réparateur du bénéfique pour le cœur. Le gingembre réduit également les maux de tête, c'est-à-dire le débit d'omigraine. Le gingembre est réputé pour stimuler le système immunitaire, mais aussi le libidon pour les hommes et les femmes. On estime qu'il faut au minimum 500 mg par jour pour qu'il aide des effets notoires sur l'organisme. Selon le chercheur, le gingembre peut se consommer dans sa forme première, frais, pris ou cuit, et peut être mélangé à d'autres fruits pour faire des soumettis. En page internationale sans transition, le souverain pontife regrette l'annulation de sa visite en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Ses problèmes au genou l'ont empêché de débuter ce samedi 2 juillet en voyage apostolique en République démocratique du Congo, puis au Soudan du Sud. Mais le pape François, qui a envoyé son secrétaire d'État dans les deux pays, a tenu à enregistrer un message vidéo à destination des populations qui devaient l'accueillir, et cela pour le rassurer uh, de ses regrets, mais aussi de sa uh, proximité. Le pape a, a, a rappelé aussi combien les deux pays qui devaient visiter vivent dans des temps difficiles, évoquant en particulier les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo ainsi que le cri de paix du peuple sud-soudanais épuisé par la violence et la pauvreté. Le pape François a célèbre toutefois ce dimanche une messe dans la basilique Saint-Pierre avec les membres de la communauté congolaise de Rome. En Australie, des milliers d'habitants de Sydney ont été appelés ce dimanche 3 juillet par les autorités à évacuer leur foyer face à la menace des inondations à la périphérie de la plus grande métropole d'Australie, en proie à des pluies torrentielles. L'Australie est particulièrement touchée. Par le changement climatique, cette nouvelle alerte est dans la banlieue de Sydney, déjà touchée en mars par des inondations meurtrières causées par de fortes pluies. Le rappel encore. Voilà, 13 h minutes dans les studios de la radio Sanganilo. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée de ce dimanche 3 juillet. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bon dimanche. à tous et à tous. Au revoir. Редактор субтитров